Unité 6, leçon 1, phonétique. Répondez comme dans l'exemple. Des amis différents. A.、Ah, utilisez le plus. Pierre est amusant Oui, c'est le plus amusant. Marie est intelligente Oui, c'est la plus intelligente. Sarah est aimable? Oui, c'est la plus aimable. Sébastien est original? Oui, c'est le plus original.